ra inko git. Azelya Cenk Aklo. Bye. Merci beaucoup. Merci. On va faire une qui décrit les différentes périodes de la journée. Ça s'appelle choufler. Merci beaucoup. On va faire une pièce. Didier au frères André. et aux heures grises. s'appelle euh, les porches de Notre-Dame. C'était fait par un compositeur du euh du 7e siècle. En tout cas, il, il est Ici à côté de moi. s'appelle Alain Bergeron. Euh La couronne de fleurs, là, c'est pour sa résurrection. <t 'en> Thank mm -hmm. you.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 özel lamer Cenk Ak